Le lion et la souris Il était une fois, un lion vivait dans la forêt qu'il gouvernait. Un jour, après avoir mangé son repas, le lion s'endormit sous un arbre. Une petite souris le vit et pensa qu'il serait amusant de jouer sur lui. Elle commença à monter et descendre en courant sur le lion endormi. Elle courait pour monter sur la queue et se laissait glisser pour redescendre. Le lion se réveilla soudain dans un rugissement de colère. Il attrapa la souris avec son énorme patte. La souris se débattit mais ne put s'échapper. Et ses grosses mâchoires pour la l'avaler. La souris eut très peur. Oh, mon roi, j'ai très peur. S'il te plaît, ne me mange pas. Pardonne-moi pour cette fois et laisse-moi partir. Je ne l'oublierai jamais et peut-être même qu'un jour, c'est moi qui t'aiderai. Le lion parut si amusé à l'idée que la souris puisse être capable de l'aider qu'il ouvrit sa patte et la laissa partir. Merci, mon roi. Je n'oublierai jamais ta bonté. Mon ami, tu as de la chance que j'ai déjà mangé Pars maintenant, mais ne viens plus m'embêter, car alors je ferai de toi mon prochain repas Quelques jours plus tard, le lion errait dans la jungle. Des chasseurs vinrent installer un piège pour attraper le lion. Les chasseurs se cachèrent derrière un arbre en attendant que le lion s'approche du piège. Quand enfin le lion approcha, les chasseurs tirèrent sur les cordes et l'attrapèrent dans le filet. Le lion se mit à rugir très fort, essaya de s'échapper, mais les chasseurs attachèrent le filet. Ils retournèrent au village pour en apporter un chariot afin de transporter le lion. Le lion était toujours en train de rugir très fort. Tous les animaux, y compris la souris, l'entendirent rugir. Le roi a un problème, je dois lui rendre service à mon tour. Très vite, la souris rejoignit le lion. Ne t'inquiète pas, mon roi, je vais te libérer. Elle grimpa sur le piège et utilisa <rire> ses petites dents pointues et tranchantes pour ronger les cordes. On par libérer le lion de son piège. Le lion réalisa alors que même une toute petite souris pouvait être d'une grande aide. Merci, souris. Plus jamais je ne te créerai de problème. Vis librement dans ma forêt. Tu as sauvé la vie du roi. Désormais, tu es la princesse de cette forêt. Merci, mon roi. Au revoir. À bientôt. Oh, où vas-tu N'as-tu pas envie de jouer sur moi et de glisser le long de ma queue? La souris commença à sauter sur son dos et à glisser sur sa queue. Au bout d'un moment, les chasseurs revinrent avec un gros chariot pour transporter le lion. Le lion et la souris les virent arriver et commencèrent à courir dans leur direction. Le lion se mit alors à rugir très fort. Les chasseurs furent terrifiés et repartirent en courant à leur village. C'est ainsi que le lion et la souris devinrent des amis pour toujours.